Bienvenue à La Voix des guerriers, je suis accompagné de Frédéric Lhomme, Nouvelle-Garcia comme d'habitude et notre invité la dernière fois qu'on lui avait parlé était tout juste de retour d'un périple en Alberta où il est revenu un petit peu, fort... pas trop de bonne humeur parce que son combat euh, qu'il était supposé livrer face à Victor Valimaki avait été annulé euh, alors qu'il était sur place là, dans, dans, dans l'amphithéâtre prêt à rentrer dans dans la cage pour affronter Victor Valimaki pour la ceinture en plus de la TFC. Et bon, malheureusement, le combat n'a pas eu lieu. Et là, on apprend que le combat devrait avoir lieu, cette fois-ci, bel et bien le 19 mars prochain à Edmonton. Euh, Martin, euh, j'imagine que tu es content que le, le, le combat va finalement se, euh, arriver? Il va l'avoir plus sincère. Euh, quand il s'est arrivé le temps de signer, il a plus le temps de passer à son affaire, après, il Ça fait que d'après moi, il va penser plus sérieusement ça. Il ne peut pas faire deux fois la même affaire là. Ouais, ça, ben. <rire> Est-ce que maintenant, là, tu sais vraiment quest ce qui s'est passé? Parce qu'au début, je pense qu'il s'était plein de problèmes de santé au foie ou je sais pas trop. Mais euh... euh. Il y a eu plus une histoire, là, autant pour partir de, de faux cancan, -can, mais il y a eu plus une histoire qui était racontée. J'ai eu des, des échos de des amis de Montpellier qui. qui avait vu je sais pas quoi là. Il s'est occupé de, de ouais. faire partir ses peurs avec euh, ce qu'il pouvait trouver. <rire> ouais, c'est ça? Bon, bah, maintenant, ça. malheureusement, nous, on pensait peut-être pouvoir voir ce duel-là un peu plus tôt euh, au Québec pour la MFL euh, fin février. Mais euh, ouais. ça, est-ce que, est que ça t'aurait pu de pouvoir combattre devant tes partisans? Ouais, ça aurait pu, mais ne euh, voulait pas venir à Montréal, fait que, ça deviendrait impossible. C'est quoi ouais. le. La... Son manager avait confirmé que oui, pas de problème, il va être là, puis euh, quelques euh, deux, trois jours après, quand on a repris contact avec quelques autres, ils nous ont, ils ont répondu que euh, non, il n'y aura pas au Québec. Bon, ben En même temps, pour toi, ça va t'offrir la chance d'avoir euh, peut-être la possibilité de remporter la ceinture, mais euh, qu'est-ce que ça change pour toi de, de, le, que le combat soit à l'étranger ou bien chez toi, parce que là, vraiment, t'es es plus euh, dans le territoire de Vallimaki, Là, est-ce que c'est plus facile pour toi, est-ce que c'est plus difficile, est-ce que t'as moins de pression quand tu combats à l'étranger? Ouais, ça, ben, un peu moins, mais même là, euh, la dernière fois, j'ai plusieurs amis qui ont, qui ont descendu de nos pis. puis... Euh... Les parents fait là aussi, ça, ça, ça, ça, ça pèse juste un peu, puis c'est juste c'est La, la foule quand tu es à Montréal, c'est terrible, là, mais quand tu en as juste un peu de, de, des amis proches qui sont là, là euh, ça travaille pareil, pareil, ça rend nerveux un peu, là, ça met comme une petite pression, mais c'est juste ça. C'est pour ça qu'on fait ça. Ouais, ben ça n'a <rire> pas dû être agréable d'avoir traîné une petite partie de tes, de tes amis puis ta famille là-bas, puis le combat. Euh annulé comme ça. Ah, euh... oh, ouais, euh, Là, là j'imagine euh, qu'il y a une assurance ouais. que ce combat-là là, euh, va bel et bien avoir lieu le 19 mars, puis ça peut pas rien changer. Bah, il, évidemment, il peut toujours souvenir euh, les impondérables, mais... Ah, euh... oh, il peut se blesser ou peu importe, là, mais je veux dire, là, au cas d'une blessure, là, il, moi, je lui ai demandé pour qu'il y, y ait un gars de, de 205 qui peut remplacer. Si jamais lui, il fait comme la dernière fois qu'il se présente pas pour qu'il y ait un combat pareil avec moi. Ouais, parce que c'est quand même beaucoup de routes. Ok, il va avoir quelqu'un de de près au cas où. Est-ce que t'as une as idée C'est qui déjà Ou c'est je une... Non, non, ben c'est ça. Moi, c'est il faut y le gars qui vous donne, C'est après carte là. C est c est ça. Pour être, euh... <rire> tu vas prendre le premier euh... venu. Ça pourrait être son frère. Ouais, je pense qu'il y a un frère au même poids ou à peu près. Là. Ah ouais, je sais pas. Eh ben. Maintenant, t'as beaucoup de temps pour te préparer puis euh. Qu Qu'est-ce qu que tu vas faire là, dans les prochaines semaines dans ton entraînement? Est-ce que tu as une préparation spéciale pour, euh, pour Victor Valimaki qui est sur une belle séquence quand même? Là? Il y a plusieurs victoires consécutives. Euh, c'est quoi ta préparation pour Victor Valimaki C'est quoi la, la difficulté de cet adversaire-là? Ben, c'est un bon lutteur, fait que moi, je travaille le sol pour pas me faire, euh, pour me faire prendre la surprise au sol ou quelque chose comme ça. Là, je travaille là-dessus en masse. Parce que je sais que dans ses vidéos, il y a des bonnes positions, il y a un air solide. Le sol, euh, euh, sol c'est qui qui t'entraîne Bon, évidemment, tu t'entraînes avec Steve Claveau depuis fort longtemps, puis euh, c'est une de ses spécialités. Le, le sol, est-ce que tu travailles... Euh, Euh.. Tu euh, penses que tu vas tu vas faire ton petit tour également au Tristar, Est-ce que t'as d'autres personnes pour t'aider pour ta lutte, pour ton sol? Il y a Steve Claveau, puis est-ce qu'il y a d'autres personnes également qui sont là pour t'aider? C'est ça, au Tristar, c'est euh, Ferras. D'accueil euh, Zabis, Tristar. Puis euh, on travaille gros la lutte puis le JJ Sud est lundi avec lui. Là. Puis on travaille seulement quand on, on va là deux fois deux fois par semaine à Montréal. Fait que euh, on travaille ça deux fois par semaine pour euh, J'ai des gars de présent qui travaillent avec moi, c'est pour ça que je joue à Montréal. Parce que les tours, là, les gars, sont, on, a pas assez, on a eu gros des nouveaux, mais on peu de pesant. Pour que, Comme moi, j'ai de la misère en plus. qu'à Montréal, les des chums qui sont là, qui sont gros à masse. Fait que, comme ça, c'est plus dur. Fait que, si je travaille avec plus dur, ben, moi, que ça arrive plus. temps, ça va être facile. Puis, t'as des as, as gros euh, nouveaux amis, entre autres Steve Bossy, qui, lui aussi, maintenant, est allé au Tristan. Ouais. Bon. Au début, il y, a, il y a un petit bout de temps. Là, je pense qu'il y a plusieurs amateurs québécois qui, qui auraient voulu vous voir vous affronter. Mais là, je pense que il faut euh, euh, pratiquement oublier ça. Mais euh, est-ce que tu as eu l'occasion de côtoyer si Bossé au Tristair? Ouais, Oui, ouais, c'est ça. Le 25 décembre, là, je me suis Noël. Ça fait longtemps que j'attendais ça. Tu a rencontré et de puis de mettre les gars avec. Mais là, là ça n'a ça pas donné de chose. On s'est juste entraîné, ça fait que Ça a quand même on a eu du fun. C'est pas mauvais gars, là... Mais tu sais, les affaires, c'est les affaires. Là, là, Qu'est-ce qu'on s'entend ensemble? C'est réglé. Oui, c'est réglé. Que, euh, <rire> à, à moins d'un autre renversement de situation, il n'y aura pas de combat bossé, bosser euh, des euh, en 2010, ni en 2011, ni probablement jamais. Non, c'est ça. Probablement jamais. <rire> et, et ton objectif, euh... Martin, pour cette année, c'est quoi ton objectif? Parce que euh, le mars, quand même, c'est assez tard. Est-ce que tu aimerais pouvoir faire un... Ben, avant, tu pourras pas faire un combat avant, j'imagine, mais est-ce que tu aimerais faire beaucoup de combats en 2010? Non, mais ouais c'est ça, moi, en 2010, euh, après avoir été à Edmonton, j'ai mes mission qui veut qu'on aille faire un tour au Japon là, pour me euh, faire présenter un euh, promoteur labo. Là, on a parlé, c'est sérieux, puis euh, là, j'attends que le temps passe, puis que euh, le combo serait revenu aussi. Là. Puis après ça, on s'en va faire un tour là. Puis... Euh... Parce qu'on va regarder les propositions pour avoir une équipe à l'heureux pour, euh, deux mille, euh, deux mille dix, là. Alors, ah, c'est très intéressant. Je vais demander euh, une licence pour, euh, me battre au Québec, fait que, d'ici le temps que, euh, je vais donner la réponse pour cette idée, là, on va revenir au Québec, euh, 17 d'ici, euh, d'ici pas à moi si ça va bien. Ah, ok. Bien, au Japon, ce serait fun d'avoir un québécois qui puisse évoluer là-bas parce que c'est un, une nouvelle ambiance là-bas, c'est un peu particulier, mais il y a également ouais. de, de grosses organisations euh, majeures. Puis je pense que les, ja les Japonais aiment beaucoup les, les combattants charismatiques également. Puis euh, bien, Martin Desilets, euh, tu laisses personne indifférent. Puis euh, euh, je pense que c'est le genre de personne que les Japonais pourraient facilement adopter assez euh, rapidement. Puis il y aurait du plaisir à voir Martin Desilets là-bas c'est ça. C'est euh, un style comme Jérôme Le Banner, là, celui qui m'invite là-bas. Là. Lui, il a un style de cognard. Tout le monde était dessus. Fait que, c est, c est, en fait, en Espagne, avec celui m'en a parlé, qu'il voulait qu faire quelque chose avec moi, qui voulait me présenter du monde. Je veux ai bien aimé ça. Là. Et puis, euh, donc, tu as eu l'occasion aussi, la chance de pouvoir échanger avec Jérôme Le Banner? Oui. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de, de, de, de, de, de, de, de ces expériences-là que tu as pu avoir à pouvoir faire un peu de, de, de sparring avec un gars de euh, il est parmi les meilleurs au monde en, en, en points et pieds? J'imagine que c'était quelque chose de particulier. Oui, c'est ça. C'est comme euh, je te disais, celui qui m'a invité pour aller faire un tour au Japon pour être présenté, là, les fédérations par là. Fait que, fait que est quand même, euh, il me trouve que je teignais que j'étais de son goût. Que, j'étais assez agressif et que j'en voulais encore. Il y a tout se peu un peu. Fait que vais là. Euh, qui va être dans ton coin pour ton combat face à Victor Valimaki? Il va y avoir, j'imagine, euh, euh, Sylvain ouais. Clavaud? Oui, Sylvain Clavaud et euh, euh, mon chum Kevin Morin. euh <coughs> Ben, je t'ai déjà vu, moi, dans, dans les coins de tes combattants à l'occasion, puis t'es quelqu'un de très euh, euh, impulsif, puis euh, même dans tes combats, on le voit, t'es un gars charismatique, t'es un gars avec le, le, le sang bouillant. Est-ce que t'aimes ça dans, dans, dans ton coin? Est-ce que c'est -ce est le genre de personne que t'aimes aussi dans ton coin? Quelqu'un qui va pas te tâcher, quelqu'un qui va te pousser pour euh, vraiment euh, que tu sois tout le temps dans le feu de l'action, puis euh, à 100%? C'est ça, pour donner mon maximum pour... euh. Des fois, il mange juste un petit coup de fouette, là, puis, ils puis est des... est, là, il flotte, puis il a le tour de parler, puis il regarde le combat, puis il t'explique en même temps qu'est-ce que as à faire, puis, euh, tu sais, il y a une bonne perception du combat, c'est le fun. Il a le même pour ça, Tu avec les caractères, tu la leçon de la voix, puis ça fais job, là, comme euh, d'habitude, j'ai lui, j'ai pas de côté, j'ai euh, Stéphane euh, Podrin qui sont dans mes coins, <coughs> puis euh, tous ceux des gars, là, qui parlent, puis il se concentrer, le... Ik ben een aan het schakelen van de Est-ce que c'est déjà arrivé, euh, Martin, dans un combat euh, de connaître peut-être un premier round très difficile, puis euh, pendant la pause, là, euh, entre le premier et le deuxième engagement, que tes coachs t'ont dit de faire ci, de faire ça, qu'ils ont trouvé peut-être des, des failles dans le jeu de ton adversaire, puis qui dit d'essayer d'utiliser ça, puis que ça fonctionnait, puis qu'après ça, euh, euh, dans le deuxième round, euh, le, le, champ, le, le vent a changé de bord, puis c'est toi qui as pris l'avantage dans un combat ouais un, que ça a été le plus marquant, c'est l'année de dernière que j'étais à Allen Bridge avec euh, Jared Cook-Kenny. Okay. J'ai six pieds 5. Le premier round, on s'est frappé, on, on a roulé à terre. Deuxième round, c'est lui dit tu me choisis dans les jambes, tu peux le crir terre. tête. C'est l'idée, là, s'il est, est bien trop grand. Là. Il avait long de porter mon gars, là, il avait des cris ses grands bras. Fait que là, c'est sur le deuxième round, j'ai un chou, tic-tac, j'ai monté, monté complet. Je l'ai fini là. Ça, ça a duré euh, à peu près une minute. Premier, euh, au deuxième round. Ça que tu de même, puis euh, même avec le Polonais, avec le Taville, quand il battu, euh, même affaire sur le deuxième round. Ouais, Christophe Sosinski, c'est ça? C'est ça, Christophe Sosinski, ouais. ouais qui maintenant, qui, qui, euh, qui est au UFC maintenant, puis que Martin, en 2005, euh, euh, je pense que tu avais eu un premier round assez si difficile, mais au deuxième, tu t'étais fâché, puis euh, tu avais remporté le combat. C'est ça, j'ai réussi à finir par là il a abandonné le combat. Martin, euh, j'allais dire, euh, parle-nous un peu de l'ambiance avant le combat dans le vestiaire. Est-ce que tu es un gars qui est silencieux? Est-ce que est vous, vous vous pompez entre vous autres? ou Comment ça se passe dans le vestiaire avant le combat? Non, c'est euh, assez tranquille. Là, euh, j'ai fait mon ressourcement, Pas euh, mal jusqu'à la fin. Là, je, me, je me tiens chaud. Là, puis, euh, je reste euh, concentré sur ce que j'ai à faire. Qu'est-ce que j'ai travaillé comme entraînement? pourquoi je l'ai fait, puis je m'en vais le faire, là, tu sais. Je pas c'est comme ça. Après ça, euh, là, comme sur tables là, dans la chambre, là, c'est sûr, là, tu as un petit réaniment, puis tout, puis on se parle, là. Sinon, c'est ben, ben relax dans la chambre, C'est important d'avoir des des gars derrière toi que tu connais bien, euh des des Steve Claveau, puis tout ça qui qui eux aussi te connaissent bien, qui puissent vraiment sentir le combat avec toi puis tu sens quand tu rentres dans le ring ou dans la cage, que tu sens que tu pas tout seul, que c'est vraiment c'est plus un sport d'équipe qu'on pourrait se l'imaginer, est-ce que je me trompe Ouais. Ouais, ouais, c'est c'est ça sont avec tout mais psychologiquement parce que tu es seul à te frapper dans la cage, mais je veux dire c'est Il t'aide de te parler dans le coin. Tout tu sais, tu sais, le mon J'entends même mon coach. Tu sais, à gauche, vire à droite. Tu sais, toi, tu, des fois, tu ne vois pas du tout au sol. Puis ça, ça vient. Quelqu'un qui trouve fait comme un miroir. C'est <rire> un puis Dans ce ça c'est même ça marche bien. Là. Euh, on m'a dit qu'il y a l'un de tes commanditaires, parce que ça, c'est également important, je pense, pour les combattants, euh, d'avoir euh, des, des commanditaires solides qui puissent te supporter puis t'offrir des, des, des choses qui peuvent t'aider, euh, euh, bon, soit financièrement ou autre, du matériel ou peu importe. Il y a papaye également, euh, ouais. supplément alimentaire, si je ne me trompe pas, qui, eux, vont te fournir quelqu'un qui va pouvoir te suivre, un spécialiste, euh, durant la prochaine année. Oui, le plan alimentaire, puis euh, les produits à prendre pour... Euh... Performer un mot meilleur. l'ai rencontré justement aujourd'hui, Frédéric. Puis euh. Il m'a tout fait une fiche pour quoi euh, prendre, quand apprendre, puis euh, Avec la nourriture et tout ça, là. fait que ça va à sa gauche. Ça, j'imagine que c'est important, surtout euh, Ben là, euh, Martin euh, je me permets de le dire parce qu'il était pas en face de moi, mais bon, euh, t'as quand même plus 20 ans. Tu dois quoi, euh, début trentaine certainement? Oui, 34. <rire> <rire> J'imagine qu'avec l'âge, euh, Martin, il y, y a des changements que tu dois apporter. Euh, euh, de, ben, plus on vieillit, ben, la vie est faite ainsi malheureusement, mais le, le corps... Euh, À moins d'être un rendu couture en puissance, c'est toujours un peu plus difficile d'année en année. Mais j'ai l'impression qu'avec l'expérience que tu as sûrement acquérie au cours des années, puis avec des spécialistes qui t'entourent maintenant, mais ça te permet même de pas seulement de garder le, le, le conditionnement physique. Le, le, le puis le conditionnement physique que tu avais il y a longtemps, puis même que tu sois. Est-ce que tu penses que tu es en meilleure forme que tu l'étais il y a 5-6 ans? Euh, meilleure forme oui parce que je travaille plus dur pour la, pour atteindre ça mes buts fait que euh, puis à la date, et tout, tout ce que je fais j'ai de mes exigences que je pourrais dire. fait que euh, non euh, de ce côté là ça va très bien faut pas le faut pas la différence mettons euh, 17 à 25 là puis quand quand j'avais 25 ans puis euh, aujourd'hui j'ai 34 là y a pas vraiment une grosse différence là. je travaille je travaille plus peut-être je travaille un, 10 heures de plus qu'un autre pour euh, le même résultat, mais j'ai du plaisir à le faire, là. Et aujourd'hui, tu penses euh, combattre jusqu'à quel âge? Ben, moi, je me donne jusqu'à 40. À 40, on va voir pour, euh, remise en question si j'enseigne ou si je monte du monde pour aller se battre. Ou, euh, si je suis encore en forme, ma des ou, euh, il y en a d'autres qui, euh, qui sont rendus à 40 ans, et qui battent encore. Fait que, on va regarder les dommages, puis, euh, comment ça va, rendu là. On va faire une mise au point. D'ici si là, nous, on va continuer à te suivre. On aimerait ça, honnêtement. Là, tu nous parles du Japon, puis euh, j'ai pas de difficulté à m'imaginer un Martin Desilets euh, au Japon euh, puis avec euh, la... Euh, les cheveux que bon le team Claveau là il vous fait tout le temps un, un petit spécial dans, dans vos combats puis je pense les Japonera ouais. les, japonais, les japonais aimeraient bien ça puis euh, en même temps nous au, au Québec malheureusement euh, mal je dis malheureusement parce que lorsqu'on parle de MMA euh, tout le monde pense au UFC mais il y a quand même d'autres organisations majeures à travers la planète qui sont intéressantes à suivre euh, ben moi je, je te souhaite ça d'aller au Japon puis je me le souhaite à moi aussi j'aimerais ça pouvoir suivre un Québécois au Japon. Merci. Euh, merci beaucoup, Martin. Puis bon succès. Puis euh, on aura l'occasion de suivre ton combat. Peut-être te euh, parler après. Euh, euh, on l'espère tous. Là, ta victoire face à Victor Valimaki qui va se dérouler euh, au mois de mars. Euh, C'est un peu long quand même. Est-ce que ça, ça va être difficile pour toi de patienter jusqu'au mois de mars? Ouais, ben comme cela. Euh, ouais, j'ai recommencé l'entraînement là. Tu sais les fêtes ont passé, les autres vacances j'étais là. Ben de là, et là euh, genre, je reprends ça sérieusement là. Partir de cette semaine, je commence le lundi. Donc, faut, euh, ça va juste avec 6-7 euh, semaines là, pour se préparer, là, ça va être super. Ah, ok. Alors, ben, merci encore beaucoup, euh, Martin. Merci, à votre soirée. Moi aussi, salut.